Evariste Ndikobanyanka Et Rokuimana sur la mise en monde. Bienvenue, chers auditeurs et auditeurs de la radio Isanganiro. Nous sommes samedi 2, 20, 23 septembre 2017. Bienvenue à ce journal, édition de la matinée. D'abord, les titres. Cinq personnes sont mortes hier, quatre suite à un accident de roulage dans Moutimbuzi en province de Bujumbura, tandis qu'une autre est morte égorgée dans la province de Kirundo. Quatre personnes ont été blessées dans la nuit de ce vendredi en commune de Roussaka suite à une explosion d'une grenade et nous sommes en province Munaro. L'autorité communale indique que l'auteur n'a pas été identifié. Les habitants de certains quartiers de la ville de Gitega déplorent la pénurie d'eau potable qui dure plusieurs jours et craignent pour leur santé. Et le président de la Cour suprême a indiqué hier, lors de la rentrée, de la rentrée judiciaire, plutôt, que la justice A pu recouvrir et remettre plus d'un milliard dans le trésor public au cours de l'an dernier. Bonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page Sécurité. Quatre personnes sont mortes le soir de ce vendredi dans la localité communément appelée Kwidigi, sur la route qui mène vers Nyabunyeguéli, en commune Moutimbouzi, dans la province de Bujumbura. Des sources sur place indiquent que les victimes sont, euh, sont le motard deux femmes qui étaient sur euh, la moto et un enfant qui était au dos. Les mêmes sources ajoutent que ces personnes ont été cognées par un véhicule de marque Ben et sont mortes sur place. Cet accident serait dû à l'accident de vitesse selon les mêmes sources. Une personne connue sous le nom de Innocence Abushimike est morte poignardée à l'aide d'un couteau vers 2h du matin ce samedi à la colline Gwibikara, zone Giseigni, commune Wussoni de la province de Kirundo, Selon les sources policières, la victime était âgée de 26 ans et a été poignardée au niveau de la poitrine par des personnes non encore identifiées et morte sur le champ. Quatre personnes suspectées ont été arrêtées pour enquête comme l'indique le porte-parole du ministère de la sécurité publique quatre personnes ont été blessées dans une grièvement suite à une À une explosion d'une grenade qui a eu lieu dans la nuit de ce vendredi. Au chef-lieu de la commune Roussaka en province Mungaro, l'administrateur de la commune Roussaka dit que c'est lui qui a lancé cette grenade et n'est pas encore connu. Elle précise que les enquêtes irrelatives ont déjà commencé les détails dans cette correspondance signée Laurent Dikoudi. C'était à 20h de tenue de vendredi à samedi, quand une grenade a été lancée par un inconnu au chef-lieu de la commune Osaka de la province Moaro. La dite grenade a été lancée dans un groupe de gens qui se trouvait devant une boutique dans certains "Vigilman Alexis "Alias Oussama, selon les sources sur place. Les mêmes sources indiquent que cette grenade et a du coup blessé au niveau des jambes. Un certain Sindhi Ebura Serge, un chauffeur d'un camion qui contenait des casiers de boissons Braudi qui était garé tout près, à Jean Claude et Nangourie David. La quatrième personne blessée s'appelle Wakondou Mohari Ferdinand, un policier œuvrant dans cette commune. Il a été blessé au niveau du front, d'après les sources provenant de la commune Roussaka. de La commune de Roussaka, Berndandine, Ndou, indique que quatre personnes blessées ont été amenées dans les structures de soins. Il précise que les enquêtes ont déjà commencé pour identifier l'auteur de cette explosion. L'administrateur de la commune de Roussaka demande à la population de, de sa commune de s'atteler à la sauvegarde de la paix. et invite également à dénoncer tout malfaiteur s'il est aperçu. Signalons qu'il y a un mois, une autre grenade avait explosé au chef de cette commune de Roussaka, mais sans faire de dégâts. Deux personnes sont encore dans les mains de la justice pour subir des enquêtes à propos de ce dossier. Doen we alo? Lohan de Curio Radio Isangan Niro Isangan la radio de l'avenir Pour ce journal, les randonneurs à Guitéga où les habitants de, cette, de certains quartiers de la ville de Guitega, ainsi que les directeurs d'école à régime d'internat demandent à la Régie des eaux de tout faire pour qu'ils aient de nouveau l'eau dans leur maison. Cette demande intervient au moment où ils viennent de totaliser plus de trois semaines sans aucune goutte d'eau chez eux. Ils ont peur d'attraper des maladies à cause du manque d'hygiène. Le chef d'antenne de la Régie des eaux dans la région centre-est promet et de s'exprimer ce lundi chez les détails avec Arthur Kavaouchi. Ces quartiers de la ville de Gitega qui viennent de totaliser plus de trois semaines sans aucune goutte d'eau dans leur maison sont Yoba, Eede, Dogga, Eede, Wangana Rukoba, une partie de Moussinjira, Routon, Niavoutousi, Tonga, ainsi que les écoles à régime d'internat qui s'y trouvent. Certains habitants de ces quartiers vont savoir que c'est une longue période sans qu'ils aient de l'eau et qu'ils ont peur d'être attaqués par les maladies liées au manque d'hygiène. À cause de cette pénurie d'eau, ils s'approvisionnent à une distance de 2 à 3 km de leur domicile à des robinets où ils payent 50 francs-bours par bidon de 20 litres et 250 francs-bours à 300 francs bout pour le transport. Cependant, il y a un parent du quartier qui indique avoir payé 4 000 francs ce vendredi pour avoir de l'eau, étant donné qu'il a de petits-enfants et qu'il doit faire les leurs habits tout le temps. Cela étant, dans les écoles à régime d'internat, les élèves n'ont plus le temps de faire l'étude, ils passent leur temps à chercher de l'eau pour leur toilette et pour faire la lessive, ils sont obligés d'aller dans des vallées qui sont loin des écoles, ce qui leur fatigue et ils ont peur qu'ils vont attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Certains directeurs d'école à régime d'internat disent qu'ils paient 250 francs pour par bidon à ceux qui vont chercher l'eau pour faire la cuisson. Tout le monde demande à la régie des eaux de tout faire pour qu'ils aient de l'eau dans les ménages. Le chef d'antenne de la régie des eaux dans la région centre promet de s'exprimer ultérieurement. Astrid Kavarouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci à Arthur Kavabushi, politique. À présent, le parti UPD Zigami-Banga appelle ses militants à contribuer financièrement aux élections de 2020. Cela a été dit dans une conférence de presse en marge de la célébration de 15 ans depuis son agrément. Cassim Abdoul, président de ce parti, demande également aux instances habilitées de retrouver leurs membres. Léopold le Hawaruki l'a porté disparu depuis la semaine dernière. Suivez plutôt Cassim Abdoul. Le président du parti, UPD du Dans le cadre des préparatifs des élections 2020, le parti UPD Gamibanga salue la mesure prise par le gouvernement du Burundi d'ouvrir un compte bancaire où la population va pouvoir verser les contributions pour le financement des titres élections. Nous voudrions lancer un appel vibrant à nos membres et à toute la population burundaise de répondre massivement à cette Activité, car comme le dit l'adage de chez nous, Akimohana Kazimvourijis. Le parti PDS Gemuanga voudrait lancer un appel solennel à tout Burundais qui se reconnaîtrait aujourd'hui dans son idéologie, mais qui pour des raisons diverses serait en conflit avec les organes actuels, de regagner les structures du parti dans les meilleurs délais, car demain risque d'être tard et nous sommes disposés à les accueillir à bras ouverts aujourd'hui. Enfin, le parti PDS Gemuanga appelle tous les compatriotes ayant fui le pays de regagner leur patrie, envie de participer à la vie nationale avec. Qui et de jouir pleinement de leurs droits de citoyens. La personne de Léopold, Habalugira qui a été enlevée, selon les informations qu'on a eues, notre position est que, toute personne, que la vie d'une personne est sacrée. Toute personne doit être respectée dans son intégrité physique et même morale. C'est ainsi que nous nous demandons aux, aux instances habilitées, notamment à la police, de faire tout son possible pour que cette personne soit retrouvée. C'était le président de l'UPD Banga. Justus, à présent, la justice burundaise a pu recouvrer et remettre dans le trésor public plus d'un milliard et cinquante millions de francs burundais qui avaient été détournés au cours de l'année judiciaire exercice 2016-2017. Cela a été dit ce vendredi par le président de la Cour suprême au cours des cérémonies de la rentrée judiciaire 2017-2018. François Ndeiragige a aussi annoncé que les, justice, que les juristes plutôt gangrénés par les corruptions ont été sévèrement punis. Il n'a pas oublié de préciser que la justice burundaise a mené un combat contre la fraude. On l'écoute. Éradiquer ce fléau de corruption a été une priorité pour l'appareil judiciaire. À ce sujet, des réunions à l'intention des juristes et greffiers ont été organisées et ceux qui ont été caractérisés par des corruptions ont été sérieusement punis. Dans le même sens, nous avons demandé que des tribunaux détenteurs, des dossiers en rapport avec des détournements qui se font dans des institutions bancaires, que ces derniers soient remis à la Cour anticorruption pour que ces instances puissent travailler ensemble pour éradiquer ce fléau. Cette même Cour a pu, au cours de l'année passée, recouvrer et remettre dans les trésors publics plus d'un milliard et cinquante millions de nos francs. En plus, la justice bournaise a pu éradiquer le commerce frauduleux. Les juristes ont eu le temps de revoir l'article du Code de procédure pénale et relatif Captez écoutez la différence. Cap sur Boubanza pour parler éducation. Plus de 25 000 bancs pupitres manquent dans les écoles fondamentales de la province de Boubanza. Cela fait que les écoles et élèves étudient dans des mouvements que les écoliers plutôt et élèves étudient dans de mauvaises conditions, comme le disent les responsables scolaires. Ils ajoutent également un manque criant de locaux et d'enseignants malgré le redéploiement de l'État avec Spescaritas Cavagnana. À l'école fondamentale de Dora en zone de Mourambar, de la commune de Boubanja, par exemple, onze bons pupitres dont dispose disposent de l'école ne peuvent pas suffire à plus de 300 élèves de cet établissement seront un parent contacté. Les parents et les élèves se sont donc arrangés et ont cherché les restes des planches qu'on appelle une bavari. Ils les ont fixés dans les salles de classe qui ne sont même pas pavées et comme ça, les élèves peuvent s'asseoir. Ailleurs dans d'autres écoles, la situation se présente ainsi. Quelquefois, les élèves amènent à l'école de petites tablettes fabriquées localement et les retournent à la maison à la fin des cours. Le manque de clients de bonnes pupitres font que les élèves étudient dans de mauvaises conditions selon les responsables de colère qui appellent au ministère de résoudre la situation à la direction provinciale de l'enseignement à Bouanza. On précise qu'on manque 25 515 bancs pupitres pour bien asseoir les écoliers des trois premiers cycles, c'est-à-dire de la première année à la sixième année. On manque également des locaux, des salles de classe et des blocs administratifs, ainsi qu'un nombre important d'enseignants malgré le redéploiement qui est déjà terminé la direction communale de l'enseignement à Moussigati, par exemple, manque 140 enseignants pour les écoles fondamentales et postes fondamentales. À l'école fondamentale de Moulengueza en commune Manda, on n'a que 10 enseignants sur 15 qui sont nécessaires selon les mêmes autorités scolaires. Merci à Spescaritas Cabanyana Cap sur le sud du pays où deux kiosques du marché de Mougara en commune et province de Rumongue sont partis en fumée la nuit dernière. C'est à l'origine de l'essence y vendue frauduleusement selon des sources sur place à Mougara confirmées par l'administration communale. Le reportage est signé Jean-Pierre Missago. Selon des informations obtenues de certains habitants de Mougara confirmées par l'administrateur communal de Rumongue, Ces deux kiosques sont partis en fumée vers minuit et un troisième allait être brûlé ni telle intervention de la population. Le point de départ de ce feu a été un kiosque dont le propriétaire venait d'approvisionner en essence vendue dans la clandestinité selon certaines sources sur place à Mogara d'autres sources estiment qu'il y aurait une bonne quantité de l'essence de 6 bidons de 20 litres volés, avant de mettre à feu ce kiosque au regard des dégâts occasionnés. Malgré la pénurie d'essence observée ces jours à Roumonguay, Célestine Itanga, administrateur communal de Roumonguay, appelle à sa population de rompre avec ce commerce fraudulé, afin de se prévenir de ce genre d'incendie. antenne de Rumonguay, avait saisi ce jeudi, au niveau de la rivière de Buzimba, de bidons d'essence de 20 litres chacun qui allaient être vendus frauduleusement à Mougara selon des sources sur place. Jean-Pierre Missago depuis Roumongé, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org Bouclons ce journal par des nouvelles les internationales. Le président américain Donald Trump estime que les joueurs de football américains qui ne restent pas, qu pas le drapeau national méritent de perdre l'emploi qui ne respecte pas plutôt le drapeau national, mérite de perdre l'emploi. Au Bangladesh, les réfugiés birmanes continuent d'affluer suite aux tensions entre les Rohingyas et les Zundistes. Alors qu'au Togo, l'opposition appelle leurs militants à descendre de nouveau dans la rue depuis le 26 septembre de l'année en cours, les détails avec Placide Nyo Munger. Comme l'écrit le journal ligne Jeune Afrique, il y avait du monde dans les rues de Lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays à comparer des manifestants du 29 août pro-gouvernemental et du 5 et 6 de l'opposition. L'opposition du gouvernement de Foreign Yassimbe ne veut pas entendre la nouvelle proposition de la constitution votée par l'Assemblée nationale le 19 septembre. Les leaders de la contestation estiment désormais qu'il faudrait revenir au texte originel de la constitution de 1950 et appelle de nouveau leurs militants à manifester le 26, le 27 et le 28 septembre poursuit Jeune Afrique. Certains observateurs et même les militants commencent à se demander si la méthode de la rue est la bonne pour obtenir satisfaction. Malgré cela, le système des Nations Unies, la délégation de l'Union Européenne et les ambassades de France, Allemagne, États-Unis au Togo encouragent tous les Togolais à s'inscrire dans un dialogue pacifique. Et au Bangladesh, les réfugiés d'une ethnie dite Nghias de Birmanie continuent d'affluer, fuyant les opérations de l'armée birmane, relevant d'une tension entre cette ethnie et les hindouistes. Ils sont, écrit la RFI, maintenant 450 000 à s'entasser dans les camps près de la frontière. Selon toujours la RFI, pas assez de nourriture, d'eau, des camps difficiles d'accès et jonchés d'excréments. L'ONG Médecins sans frontières, dont ses équipes sont déployées, sur terrain pour aider ces réfugiés craint une catastrophe sanitaire et les pluies torrentielles des cinq derniers jours aggravent la situation. Elles ont transformé en bourbier toute la zone et faisant craindre des glissements de terrain. Et enfin, aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a mis en garde ce vendredi ses joueurs footballeurs qui ne respectaient plus le drapeau national. À Hunt'sville à Alabama, Donald Trump a dit ce vendredi que certains joueurs de Neige Football League refuse de se tenir debout pendant l'hymne national. Pour lui, je cite, « C'est un manque de respect total de notre patrimoine. C'est un manque de respect total de tout ce que nous défendons », a dit Donald Trump, qui affirme que ces joueurs méritent de perdre leur emploi. Merci à Placide Mongere. C'est par cette page internationale que se referme cette édition. Mais à cela qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel, le rappel des titres. Cinq personnes sont mortes hier, quatre suite à un accident de roulage dans Moutimbouzi, en province de Moujumboua, tandis qu'une autre est morte poignardée dans la matinée de ce samedi en province de Kirundo, en commune de Boussouni. Quatre personnes ont été blessées dans la nuit de ce vendredi en commune de Rusaka, suite à une explosion d'une grenade. L'autorité communale indique que l'auteur n'a pas été identifié. Les habitants de certains quartiers de la ville de Guitega déplore la pénurie d'eau potable qui dure plusieurs semaines et craigne pour leur santé. Le président de la Cour suprême a indiqué hier lors de la rentrée judiciaire. Que la justice burundaise a pu recouvrir, remettre plus de milliard dans l'autre trésor public au cours de l'an dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rick Wiman pour sa parfaite collaboration technique. Si l'élément est prêt, vous aurez droit à la revue de la presse. Bonne suite des programmes sur Isanganicho. De prins. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Dans son éditorial, le journal Watch revient sur le rapport définitif des investigations de la Commission indépendante d'enquête de l'ONU sur le Burundi présenté mardi 19 septembre à Genève. Selon la conclusion de la commission, écrit notre confrère, il y a bel et bien des crimes contre l'humanité au Burundi depuis 2015. La commission exhorte alors la CPI à enquêter dans les plus brefs délais sur ces crimes et autres atrocités pour Bujum. Le rapport est biaisé, tendancieux et politiquement orienté. Il dénonce un complot des Occidentaux. La commission a eu de la sympathie pour les insurgés et a un agenda caché. Toujours dans son éditorial, le représentant permanent du Burundi auprès du Conseil des droits de l'homme n'a pas non plus été tendre envers la commission qui, selon lui, je cite, a cruellement failli au principe de l'universalité, de l'objectivité et qui n'a pas mis fin à la pratique du deux poids, deux mesures et à toute politisation. Fin de citation. Tabou Renova a alors demandé au Conseil de rejeter ce rapport qui le décrédibilise. Devant toujours ce Conseil des Nations Unies, Pour les droits de l'homme, Fatsa Ougegouz a indexé la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et CNIDH d'être à la sorte de Boujou et la CNIDH parle d'une commission partielle. Des réactions physiques Selon Willy Niamitwe, conseiller principal en communication à la présidence du Burundi, la démarche d'Ougergouz est scandaleuse et d'après Vital Nchimirima la CNIDH rate une occasion de servir le peuple. De son côté, Léon Sangendakouman, vice-président du parti Sawanya Fodebou, estime que la critique de Fatsa Ougergouz est fondée et agent de Dieu Mutabazi du parti Radebou de dire que Fatsa Ougergouz est un expert corrompu. L'opération de Redéploiement Ne signifie pas la fin de carence des enseignants, écrit le journal et La Voix de l'enseignant. Des écoles publiques du pays réclament toujours des enseignants du quatrième cycle fondamental et des premières années du poste fondamental. Même les écoles de la mairie, de Burundi et de Moaro, qui ont fourni un grand nombre d'enseignants redéployés, écrit toujours La Voix de l'enseignant, accusent ce manque. À titre exemplatif, Dans la direction provinciale de l'enseignement de Bururi, on indique que la commission chargée de l'opération du redéploiement a utilisé des données de l'année scolaire passée et n'a pas tenu compte des besoins des enseignants pour les nouvelles classes et les nouvelles sections ouvertes. Selon toujours le journal La Voix de l'enseignant, les directeurs d'école qui sont dans cette situation demandent le retour des enseignants envoyés prester ailleurs et procéder au recrutement des nouveaux enseignants là où le besoin se fait sentir revue de la presse. Y a-t-il une face cachée dans la production du courant électrique? S'interroge le journal Burundi Eco dans son éditorial. D'après le directeur général de la régie des eaux, la centrale thermique de 20 MW consommera entre 150 000 et 160 000 litres de carburant par jour. En termes de prix, si on multiplie en moyenne par 000 par litre, ce carburant coûtera entre 300 millions de francs burundais et 320 millions de francs burundais par jour, environ 76 470,6 dollars américains et 88 235,3 dollars américains. Ce sont des dollars qui sont utilisés pour importer le carburant. Serait-il facile aux propriétaires de la centrale thermique de trouver ces devises étant donné que d'autres opérateurs économiques en ont besoin Cela au moment où l'institution administrative qui a signé le contrat avec l'entreprise gestionnaire de la centrale est payée en bif. Comment se régérer les fumées qui seront produites par La centrale thermique et cela dans le but de protéger l'environnement. Comment sera transporté le carburant qui alimentera la centrale thermique? À toutes ces questions, supposons que des réponses ayant été apportées à l'avance. Rancherie Burundi Eco. La variété de haricots volubile a un rendement qui varie entre 1500 et 2500 kg sur 1 hectare, écrit l'agence burundaise de presse ABP. Le haricot joue un rôle important dans la nutrition et regorge 21 de protéines et 60 de glucides. Selon le responsable de la recherche sur le haricot à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Zabou, 19 variétés sont enregistrées dans le catalogue national parmi les 900 naines et du volubile. Eric Ndwarugira a précisé que les variétés naines donnent un rendement moyen estimé entre 800 et 1200 kg par hectare, alors que les variétés volubiles donnent entre 1500 et 2500 kg sur la même superficie. Ce responsable appelle ainsi les agriculteurs à adopter les variétés volibules pouvant produire deux ou trois fois beaucoup plus que les variétés naines. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Placide CIDENIO Mungere et Mireille Kanyange. Nous vous souhaitons de bons moments en compagnie de la radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.